1 0 3, 2, 1 0 Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. Indépendance économique, pas pour demain. Alors que le Burundi célèbre 54 ans d'indépendance, écrit le journal Iwachu, il vit depuis une année la crise du troisième mandat et peine à décoller économiquement. des quelques indicateurs de quelques indicateurs qui montrent que l'économie va mal, y voici au site comme exemple, le PIB qui est de 315.2 dollars par an faisant faisant du Burundi, le pays le plus pauvre du monde, le taux de pauvreté estimé à 70 l'indice de la faim qui approche les 40 etc. La souveraineté le la souveraineté, le maître mot du pouvoir. Iwachi écrit qu'à chaque fois que la communauté internationale a exigé un dialogue inclusif, l'envoi des observateurs de l'union africaine, le respect des droits de l'homme, Bujumbura a toujours brandi une arme le respect de la souveraineté nationale mais invoquer sa souveraineté n'est pas une mauvaise chose n'est pas une mauvaise chose poursuit un peu plus loin notre confrère. Cette notion a été notamment utilisée dans les relations entre le Burundi et le Rwanda et la Belgique. Le gouvernement a aussi invoqué cette notion pour refuser la mission africaine de prévention et de protection au Burundi, la MAPROBOU, s'insurge contre les sanctions de l'Union africaine, des États-Unis ou de la Belgique. pour l'ambassadeur Cyprien Bonima, ce n'est pas abusif d'invoquer tout le temps la souveraineté. Depuis juillet 1962, le Burundi est devenu un état souverain. Toutefois, dit-il, il faut une co une cohérence, une cohérence entre ce que vous faites à l'intérieur de votre pays et le message que vous voulez délivrer à l'extérieur. Il accuse par également d'une année infernale à l'UNIV tu parle également d'une année infernale à l'université du Burundi. février 2016 bye bye l le petit le petit déjeuner le petit déjeuner pour ne pas succomber à la fin quelquesuns on recours à un plan b selon l'hebdomadaire ils font du thé dans leur dans leur chambre et en font même un business <coughs> pour l'amour du ciel, rwagasore serait mort pour une énième fois. L'agence Presse a mis sous presse la dépêche quelques heures avant la commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Elle affirme que le leader de l'Indépendance nationale de l'Indépendance na... de l'Indépendance nationale serait ressuscité pour le serait ressuscité par le seigneur jésus-christ pour être au chevet du peuple burundais meurtri par les divisions ethniques et régionales qui hypothèait l'indépendance avant d'être à son tour victime d'une crise cardiaque guagasollé n'aurait pas pu supporter et serait tentté n'aurait pas pu supporter et serait tenté de repartir pour l'éternité poursuit l'agence mmh. okay. 54 ans après l'indépendance, le journal La Voix de l'enseignant estime que l'enseignant, justement, est loin de chanter. Il parle des conditions de vie et de travail très dures. un salaire très dérisoire, une gestion des classes pléthorique et souvent sans manuel scolaire vivant dans une insécurité totale, l'enseignant est loin de chanter et loin de chanter et de danser pour commémorer les 54 ans les 54 ans d'indépendance les, les 54 ans d'indépendance et au journal de se demander la place lui réservée par l'avenir. Sur 28 pays les plus Sur 28 pays les plus vulnérables au changement climatique, 22 se trouvent en Afrique. L'agence burundaise de presse écrit que ce écrit que ce changement se traduit par des pires sécheresses à certains endroits du continent, des inondations et tempêtes catastrophiques dans d'autres comme en a connu le Burundi au cours des trois premiers mois au cours des au cours des trois premiers mois de l'année en cours. D'après l'organisation internationale 350.org et selon encore l'agence, ce continent n'a pas de moyens pour s'adapter facilement. La sécheresse en cours dans la Corne de l'Afrique et en Afrique du Nord-Est et les inondations à grande échelle et à répétition en Afrique de l'Ouest. La sécheresse en cours dans la Corne de l'Afrique et en La sécheresse en cours dans la Corne de l'Afrique et en Afrique du Nord-Est et les inondations à grande échelle et à répétition en Afrique de l'Ouest, poursuit l'agence, sont un bon exemple du chaos auquel on peut s'attendre si le changement climatique n'est pas contrôlé. Bien que l'Afrique ne soit pas responsable de la pollution en carbone dégagée dans l'atmosphère, Elle souffrira des effets du changement climatique plus que d'autres continents. L'hebdomadériwatchou écrit écrit sur des tatouages intimes, une tendance à Bujumbura où de jeunes femmes se font tatouer sur leur partie intime. Plus qu'un mode, poursuit-il, cette pratique est un moyen de séduction. Une fleur sur la cuisse, un petit papillon sur la chute des reins, un cœur sur les fesses, un sur les fesses, etc. You watch, trouve que se faire tatouer sur les parties intimes du corps est devenu une pratique en vogue. Une fille qui s'est fait, fait un papillon sur la chute... <coughs> Une fille qui s'est fait un papillon sur la chute des rangs explique que c'est pour embellir son corps mais au delà c'est sexy et ce ne sont que ne sont que et ce ne sont que et ce ne, que, et ce ne mes intimes qui peuvent le voir dit-elle plus loin une autre femme qui s'est fait un cœur sur les fesses et n'mmage pas ces mots je ne veux que je ne veux que séduire mon homme <coughs> Se confiant à un dermatologue, Iwache alerte sur les dangers de cette pratique. Les encres de tatouage sont composées de métaux toxiques potentiellement cancérigènes lorsqu'ils se trouvent dans le derme. Pire, pire, renchère il les reins et le foie peuvent progressivement être atteints. Ainsi s'achève cette revue de la presse qui vous a été présentée par… Mireille Kanyange. Et Léon Sebi Tadio, nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine!